Michel Benak miagitzeko auzapeza eta erriko poliziaren arteko bohokak segitzen du. Ogoita bost erriko polizian ahtean, seiek argma ilgarriak eskatzen dituzte, haien txegortasuna behrmatzeko, berezikiago udan, auzapesak berriz argiki jakinarazidu, erantzuna, Est-ce dès là La question euh, sociale a été réglée. La seule question qui reste, c'est l'armement et la décision qu'a prise l'exécutif de la mairie, c'est-à-dire de ne pas armer la police municipale d'armes létales. Donc la réponse, c'est non moment aujourd'hui à Biarritz est nécessaire parce que on fait face à des gens qui sont armés d'armes de poing certaines fois. C'est arrivé à plusieurs reprises déjà cette année, du 9 mm, des armes qui peuvent tuer. La délinquance aviariste a changé. Depuis quelques années, les gens nous affrontent de plus en plus. Aujourd'hui, la police municipale est une cible. Aux-à-vis de Notre vision des choses, comme tous ceux qui n'arment pas leur police municipale, c'est de dire que la police municipale doit devenir, et encore davantage, une police de proximité. L'intervention et donc l'armement létal étant réservé à la police nationale. aux osev de teko igande arte iraganendiren kazetaz bestentzat espero du gatazka konponduko dela bestela prefetaren sartzea eskatuko duela jakinarazi du michel vunakek